et en Qibla présente le corps en action madaridus salikin Bismillah, alhamdulillah, ala rasulillahi sallallahu inna alhamdulillahi wa wa wa billahi ta'ala min anfusina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 Bienvenue donc à une nouvelle séance de notre série sur Madarij al-Salikine. Les sentiers des itinérants, toujours avec bien sûr le cœur en action, les différentes actions du cœur, comme en euh, traite l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va combiner deux stations. Donc on va parler de deux stations différentes que l'imam Ibn al-Qayyim nous cite. C'est parce que le contenu qu'il nous cite à propos de chacune de ces deux stations-là est pas mal plus pas mal plus euh, court ou pas mal plus limité par rapport aux standards auxquels on est habitué. Donc, Inch'Allah, ou Subhanahu wa Ta'ala. Aujourd'hui, on va commencer avant tout avec la station qui s'appelle la station de Ethabetul dans la langue arabe. Ethabetul, on va essayer d'écrire ici, vu que peut-être que pour plusieurs personnes, c'est euh, la première fois qu'ils entendent parler de ce genre de, de, euh, de concept-là. Donc, Ethabetul. Alors qu'est-ce que ça signifie at-tabattul Allah subhanahu wa ta'ala ou bien les ulama lorsqu'il parle de Maryam alayha salam Mary la mère de Isa alayhi salam il l'appelle communément Maryam al-Batul que Maryam elle a fait le tabattul alors c'est quoi at-tabattul exactement Allah subhanahu wa ta'ala nous cite ce concept là de at-tabattul Dans al الكريم Al-Karim, dans al lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala Cite, rappelle-toi du nom de ton seigneur, fais le dhikr du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça c'est un ordre adressé au prophète alayhi sallat wa sallam Et fais le tabattul vers ton seigneur, tabattal ilayhi tabtila Alors c'est quoi ça faire le tabattul Il nous dit ici Attabattul huwa al-inqita'a wa huwa tafa'ulun min al-batli wa huwa al-qata'a. Dans la langue arabe, tabattul, ça vient du mot batl. Batl, c'est quoi? Alors, tabattul ici, c'est faire une coupure, mais dans quel sens? C'est se distancier de vers. Ok? On va prendre ces distances par rapport à quelque chose, soit de façon... Négatif ça veut dire s'éloigner de la chose ou bien quoi de façon positive ça veut dire se consacrer à la chose on va se couper de toute chose et se consacrer à une seule chose ça c'est le sens ici de c'est se consacrer à Allah, Allah c'est pour ça que c'est pour ça que Comme on a mentionné Marie, on l'appelait Mariam el Batoul l'inquitaihah an al C'est parce que elle, elle, a décidé de ne pas se marier. Marie, qui est la mère de Isa alayhi salam Mariam alayhi salam elle a décidé de ne pas avoir de mari. Donc ici, quoi Elle s'est distanciée et elle s'est consacrée à la ibada, à l'adoration d'Allah subhanahu wa. Un autre sens aussi du, euh, du mot ici, Al-Batoul. Probablement que vous avez déjà entendu ce titre-là, Al-Batoul. OK. Batoul, c'est Maryam, a. on l'appelle habituellement Al-Batoul. Donc, soit parce que elle, c'est Coupée des hommes, elle s'est éloignée du mariage elle ne veut pas se marier, elle veut se consacrer à la l'aïbadah d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien certains ulama ils disent Maryam al-Batoul <coughs> c'est parce que elle s'est coupée, elle s'est distanciée ici, pas de façon volontaire, mais ça veut dire le résultat, la conséquence finale, elle s'est distanciée des femmes de, de son air à elle, de son temps à elle, Mariam a.s, elle a pris les devants, elle était la meilleure, qu'il n'y a personne, il n'y a aucune femme lors de son temps qui se rapprochait de Marie, de Mariam a.s, dans sa dignité, dans sa noblesse, dans sa foi, sa piété et... Ainsi de suite. Bien sûr, ce concept-là de tabattul avec ce sens, comme pour celui de Maryam, qui est le fait de ne pas se marier, ça on ne peut pas le faire dans la charia de Mohammed de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça les Sahaba radiyallahu ta'ala, ils ont tenté, ils ont demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'autorisation de faire tabattoul. Dans ce sens-là, ça veut dire que quelqu'un va faire ibadah et va dire « Moi, pour me consacrer à l'adoration d'Allah, je ne vais pas me marier, parce que se marier, avoir une famille, c'est des responsabilités, ainsi de suite, je vais me consacrer » ala ibadat Allah subhanahu wa ta'ala mais le prophète sallallahu alayhi wa salam ردّه عليهم il a rejeté une telle demande donc dans la charia du prophète mohammed sallallahu alayhi wa salam dans son message à lui on peut pas appliquer le tabattul dans ce sens bien particulier mais on peut, on peut par contre appliquer at-tabattul dans un sens qui est plus général qui est quoi se consacrer ala ibadat Allah subhanahu wa ta'ala dans notre vie en général comme on va le voir insha Allah subhanahu wa ta'ala donc il nous dit ici atbatrul alinqita' ila c'est le fait de se consacrer pleinement à Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla il difi al quran al karim lahu da'watul haqq c'est à lui que appartient da'watul haqq c'est quoi La da'wa ici c'est le message, la religion, l'adoration de la vérité de l'Haqq, Eh bien elle est quoi exclusive à Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans quel sens comme il nous explique ici, wa annahu ta'ala sahibu da'wati l-Haqq li-dzatihi wa sifatihi, fa huwa an yu'badu wahdahu à cause du fait que Allah, Azzawajal, il est l'unique dans ses noms, dans ses attributs. Il n'y a rien comme lui, Subhanahu wa Ta'ala. Il n'y a rien dans sa puissance, Subhanahu wa Ta'ala. Il n'a pas de partenaire, Subhanahu wa Ta'ala. De ce fait... Notre ibada, elle doit être exclusive à Allah Notre adoration, elle doit être exclusive à Allah subhanahu wa taala. Notre invocation, elle doit être exclusive à Allah subhanahu wa taala. On n'invoque pas quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa taala. Et an al mosquées, de l'Allah, ne se tournent pas Ahada, on peut pas invoquer une autre divinité autre que Allah subhanahu wa taala parce que bien sûr le centre de l'islam, de l'islam, comme on le rappelle toujours, c'est quoi le noyau de l'islam, c'est tawhid d'Allah subhanahu wa taala, c'est le monothéisme d'Allah le fait de ne pas accorder d'autre divinité à Allah subhanahu wa taala. ويدع واحده ويقصده ويشكره ويحمد Et que nos intentions, nos actions, elles doivent être exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qasd, ici dans le sens de la volonté. niya. c'est quoi la niya Quelqu'un pourrait nous dire c'est quoi le mot niya L'intention, c'est quoi l'intention Comment est-ce qu'on peut définir l'intention Comment définir l'intention C'est quoi l'intention C'est le but derrière l'action en tant que tel. Donc c'est la fin, c'est la justification, c'est le motif de l'action. Donc ça c'est l'intention, la niya, que notre motif dans les ibadats, dans les bonnes œuvres et ainsi de suite, eh bien il doit être pour Allah. Et ça, ça fait partie ici du sens de tabatul. Vous voyez le, le lien ici avec le tabatul qu'on a mentionné tout à l'heure consacré à Allah subhanahu wa ta'ala la salat la prière ici elle est consacrée à Allah ta'ala elle est coupée elle se distancie de tout autre Motif, elle n'est pas pour Allah et pour quelqu'un d'autre. Non, elle est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça rentre dans le sens de « At-tabattul »« Wa an yushkara wa yuhmad » Les louanges absolues, la reconnaissance et les remerciements de la façon la plus absolue, eh bien, ça doit être exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa yuhabba wa yurja wa L'amour » Il doit être quoi Exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. On parle ici de l'amour absolu. Il y a un amour qui est quoi Naturel. Quelqu'un aime ses enfants, quelqu'un aime ses parents. Ça c'est un amour qui est quoi Naturel. Mais l'amour qui est absolu, ça veut dire dans tous les cas, et l'amour qui est le plus, le plus plein que la personne doit donner il est exclusif à Allah subhanahu wa taala on ne peut pas aimer quelqu'un comme on aime Allah subhanahu wa taala ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا l'espoir le Raja, la même chose le Raja, l'espoir il doit être ça veut dire l'espoir dans son sens le plus absolu il doit être consacré à Allah subhanahu wa taala exclusif à Allah azawajal pourquoi quelqu'un pourrait nous dire pourquoi Pourquoi est-ce que l'espoir, l'espoir c'est le, le contraire de la peur, de la crainte, espère quelque chose de bien de quelqu'un Pourquoi est-ce que ce concept-là, ce sentiment, cette même ribade dans un certain sens, pourquoi est-ce qu'elle doit être exclusive à Allah, Zaud euh, Je ne suis pas sûre, mais si en même temps on a espoir que par rapport à quelque chose d'autre, ça veut dire qu'on a pas confiance en Allah. On, on espère que cette personne va pouvoir très bien barakallahou fik donc ici il y a un sens de quoi de de perte un manquement quelque part si j'ai tellement espoir en quelqu'un c'est parce que j'ai pas assez espoir en Allah subhanahu wa taala j'ai placé mon espoir en tel qu'est-ce qu'on a aussi la haoula wa la illa billah donc tu te rapproches? donc c'est la solution garantie, en quelque sorte, elle est seulement entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tout celui que, tout, toute personne, tout être en qui tu peux avoir confiance, eh bien, il peut entre guillemets, je dis entre guillemets, ça veut dire, c'est pas au sens nécessairement mauvais de la chose, soit volontairement ou involontairement te trahir. Okay? Tu t'attends du bien de cette personne-là, mais le bien ne va pas venir. Soit de façon volontaire, la personne, eh bien, elle va te faire une mauvaise surprise, ou bien, la personne La puissance, les capacités que toi tu as placées en cette personne, que tu as attribuées à cette personne, que tu pensais cette personne-là qu'elle a, eh bien ils sont bien au-delà de, de la réalité. Vous comprenez Donc c'est pour ça que notre raja, il doit être exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un il dit, alors est-ce que c'est haram de dire, ah moi j'espère que le frère, incha'Allah, il va venir demain m'aider. Ok Non c'est pas haram, c'est pas interdit. Mais cet espoir-là, c'est pas un espoir qui est quoi Absolue. Tu dois toujours relativiser la chose ici, ok Après Allah, subhanahu wa ta'ala. Après Allah, azza wa jal, ok Je place ma confiance en toi après Allah, subhanahu wa ta'ala. Après Allah, azza wa jal. Je m'attends toujours et il y a toujours ce quoi Cette deuxième possibilité que... Tu vas me faire une mauvaise surprise, ok Et je, je suis préparé à cela. Par contre, ma pleine, mon plein espoir, il est en Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose ici pour al-khawf, pour la crainte. La crainte et la peur. Notre khawf, est bien, il doit être exclusivement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un va nous dire, est-ce que c'est interdit alors d'avoir peur de quelque chose d'autre que azza wa ta'ala Eh bien, pas nécessairement, ok Il y a euh, une peur qui est justifiée, qui est naturelle. Allah, azza wa nous parle de Musa, alayhis salam, فَأَوْجَسَ فِي Nafsihi خِيِفَةً Moussa, s'il y a un tigre qui court derrière toi, on ne va pas dire que c'est haram d'avoir peur de craindre ce tigre-là, c'est parce que c'est une peur qui est naturelle, ce n'est pas contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, craindre des créatures pour une raison non justifiée, comme les fameuses croyances quoi, de superstition. Tu vas craindre quelqu'un parce que supposément il a des pouvoirs magiques, quelques pouvoirs qu'on ne peut pas expliquer, ok Alors ça c'est quoi C'est contraire au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien que tu vas craindre quelqu'un de façon justifiée, quelqu'un qui peut te faire du mal. C'est un mal qui est prouvé de façon matérielle. Je, ça se peut que cette personne-là me, me fasse du mal. Mais je le crains tellement que je vais désobéir à Allah azza wa Pourquoi Pour le satisfaire, ok taksha al-nasa, allahu aḥqu an taksha, du känner hur länge plus que allah subhanahu wa taala. Alors là où on est entré ici dans la zone interdite ici de låt oss gå in i den här området där vi är. Allra låt oss gå in i den avoir peur de quelque chose de façon naturelle et justifiée ou bien avoir peur du mal de quelqu'un sans que ce cette peur-là ne nous mène à quoi à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à croire que cette personne-là est aussi puissante que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la zone un peu un peu interdite. Mais notre peur qui est absolue, qui est toujours là, c'est quoi C'est la peur d'Allah subhanahu wa Pour ce qui est des créatures, aujourd'hui, j'ai peut-être peur de toi. Dans un an, je vais être plus fort que toi et je n'ai plus peur de toi. Vous comprenez Donc, cette peur-là, elle est en quelque sorte relative. Mais Allah, subhanahu wa ta'ala, notre peur d'Allah, c'est la peur qui est absolue. Et comme on a mentionné, bien sûr, dans d'autres séances, elle est équilibrée avec quoi L'espoir et l'amour. Bain al ar We'al-khauf. We'man qa'me haza ma'rifatan biqalbihi ma'rifatan wa dha'uqan wa halan. Sahhalahou maqamu tabattuli. Nous dit l'auteur que celui qui atteint un tel niveau, que ce soit ma'rifatan de connaissances, Etat et sentiment, pas seulement la connaissance mais aussi l'état et le sentiment de la personne dans sa vie de tous les jours, c'est comme ça qu'elle vit. Elle craint Allah, subhanahu wa ala. elle a espoir en Allah, azza wa elle aime Allah subhanahu wa et seulement Allah, elle se consacre à Allah. Subhanahu wa Alors là, elle a atteint le niveau de At-Tabattul elle a atteint ce fameux niveau ici de At-Tabattul qui est composé comme il nous, il nous mentionne ici l'auteur Wa huwa yajma'u amrayni Ettisalan wanfisalan alors At Tabattul comme on a mentionné un peu au début à l'introduction mais là on va faire ça en deux parties At-Tabattul il nous dit que ça vient avec deux choses deux composantes ou bien deux étapes Ettisal et Enfisal connexion déconnexion en quelque sorte lié et quoi coupé c'est les deux en même temps alors c'est quoi la première al-infisalu inqita'u qalbihi an hudud an-nafs al-muzahimati li muradi ar ce inqita' la déconnexion c'est ce qu'on a mentionné tout à l'heure c'est se ce distancier de quoi de hudud an-nafs c'est quoi hudud an-nafs c'est ce que an-nafs l'âme Okay, toujours on dit que c'est difficile de traduire exactement le mot nefs en français, mais nefs, c'est en quelque sorte notre composante spirituelle. Okay ce qui est à l'intérieur de nous, c'est un peu notre âme, même si certains ont la ils disent ⁇ l'âme, c'est différent de nefs ⁇ mais ça, c'est des petits détails, détails techniques. Okay mais nefs ici, c'est ce qui est contraire à à notre corps, ça veut dire notre conscience en quelque sorte. Donc, les choudouds, c'est quoi les choudouds Les choudouds, c'est que notre, notre nefs à l'intérieur elle a certains intérêts, elle a son propre agenda politique, vous comprenez Donc, se distancier de ces choudouds se déconnecter te déconnecter plutôt de ces hoduud et eh bien ça c'est la première étape qui est quoi al infisal al enqitaa la première composante de pourquoi parce que ça ça vient en parallèle ça vient comme un parasite ici qui va altérer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala notre dédication à la d'Allah. « Allah subhanahu wa ta'ala wa an iltifat qalbihi ila ma siwa Allah Et la même chose, donc il y a d'un notre nefs, mais il y a aussi, même à l'extérieur de notre nefs, tout ce qui est autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Se déconnecter de cela, se distancier de cela, qu'est-ce que ça veut dire C'est pas se distancier, ça veut dire je veux, je veux plus voir les gens, qu'éloignez-vous de moi, c'est pas ça le sens. Le sens ici, c'est comme ce qu'on a mentionné tout à l'heure, les composantes reliées ici à la, à la ibada comme il nous dit, c'est quoi C'est encore une fois un, un intérêt, une envie, n'am, na ولكن une envie dans un sens bien particulier, c'est que j'ai espoir, OK? Ragba, c'est quoi ragba? C'est lorsque tu es encore une fois de façon morale, pas nécessairement de façon physique, mais tu es attaché à quelqu'un, à une partie que c'est lui qui va m'aider. Je m'attends à ce que je je, je ne fais que attendre le jour où cette personne-là va m'aider. Et j'attends et j'attends et je suis confiant hein, je suis confiant qu'il va qu'il va m'appeler qu'il va m'offrir je ne sais pas quoi un emploi ainsi de suite c'est ma, ma seule option qui me reste alors ça c'est ce qu'on appelle quoi ar ça c'est pas bon comprenez ça c'est pas bon être dans cet état d'esprit ici qui devient un peu exagéré que je suis lié à quelqu'un à une partie à un groupe peu importe mais tout ce qui est autre que Allah subhanahu wa ta'ala ou mubalatan bihi C'est quoi mobilet? Donner de l'importance, ok? Donner trop d'importance à ce qui est autre que Allah subhanahu wa taala. Donner trop d'importance euh, au like sur internet. Combien de personnes vont faire un like sur, sur mon sur, mon, sur mon post, ok? Comme beaucoup de personnes vivent de nos jours, sont conditionnées par le nombre de personnes qui te font like like like like pour se sentir enfin quoi? important c'est pas important le nombre de likes que les gens te font ça c'est pas important encore une fois ici dans un contexte de at ce qui est important c'est ta valeur auprès d'Allah subhanahu wa taala ta relation avec Allah le nombre de personnes qui t'aiment qui disent t'aimer ou qui sont d'accord avec toi ok ça c'est des choses le nombre de personnes ça c'est principe principe de base de la démocratie, les personnes qui, le nombre de personnes qui sont d'accord avec toi pour que tu sois élu, pour que tu deviens représentatif. Ça, dans l'islam, ce n'est pas vraiment important. Parce que ce qui est important dans l'islam, c'est quoi C'est la vérité. Comme les ulama, ils disent « la communauté des croyants » c'est d'être sur la vérité. Même si parfois tu es le seul, ça, ça peut arriver. Okay Je ne vais pas dire ici que chacun va dire « probablement demain je vais être le seul qui est le à la communauté ». Mais ça peut arriver à travers l'histoire, c'est très rare. Mais les ulama, comme Ibn Mas'ud l'a dit, ben ça peut arriver et il faut comprendre que ça c'est le sens de la théorie. Parce que c'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à des prophètes. Il y a des prophètes que il n'y avait personne qui les a suivis. Un prophète d'Allah, tout le monde est contraire avec lui. Comprenez D'un point de vue démocratique, lui, il était contre la société. Il, il ne représentait pas les bonnes valeurs à suivre. Non. Point de vue ici, haq qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quoi C'est être sur la vérité, sur al haq Donc, ce que les gens pensent de toi ne devrait pas être important. Ce qui doit toujours te soucier, c'est quoi Est-ce que Allah il est satisfait de moi à cause de ce que je fais de bien ou ce n'est peut-être pas le cas. Donc ça, ça doit être le souci ici, la motivation du croyant. <t> « Au fikran <'en> fihi »« fikran fihi » C'est quoi « fikran fihi » Même la simple réflexion ici. Encore une fois, le parfois, il vient et il essaye de nous faire penser beaucoup à d'autres personnes. Pas penser à des personnes qui ont besoin de notre aide ou autre chose. Non, non, je ne parle pas dans ce sens. Je parle de... Euh, encore une fois qu'est-ce que les gens diraient si je fais telle chose qu'est-ce que tel va penser si je fais si je si je viens si je ne viens pas que ça c'est pas important que donc ici elle fait qu'elle pense trop à une chose que ça c'est contraire à at-tabattul al alors le en quelque sorte le full tabattul ici le tabattul plein c'est lorsque la personne elle est pleinement consacrée à Allah subhanahu wa ta'ala elle att Allah Azza wa Jalla elle se soucie de ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et elle veut ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ittisal maintenant l'ittisal c'est le lien okay, donc on a fait une déconnexion ici juste avant on se distancie maintenant on se lit maintenant l'ittisal le lien maintenant c'est le fait de se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala mais il nous dit que le lien ce lien là eh bien il ne fonctionne on ne peut l'imaginer que après la première étape. Vous voyez pourquoi ici Est-ce que quelqu'un pourrait nous expliquer pourquoi Pourquoi est-ce que le lien n'est euh, effectif, n'est réaliste qu'après la première étape, qui est la déconnexion Oui Barakallahu Donc, de un... Si on n'est pas déconnecté, on est retenu par plusieurs choses, ok On est retenu par des choses. Ces choses-là, eh bien, ça va nous empêcher de pleinement se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Se consacrer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que j'avais mentionné la semaine dernière, l'exemple que l'un des ulama, il a mentionné sur la pièce de monnaie. T'avais mentionné ou non Non Pour les personnes qui étaient présentes Peut-être Non même si on l'a mentionné il y a des personnes qui n'étaient pas présentes on va le, on va le répéter Allah, subhanahu wa l'un des ulamas il a dit ça c'est encore une fois c'est représentatif de notre réalité humaine c'est notre faiblesse humaine peut-être théoriquement ça ne devrait pas être comme ça aspect mathématique ou logique ou autre chose mais notre réalité humaine elle est tout autre si là bas en face de moi juste là bas il y a une montagne d'or Il y a cette montagne d'or, mais moi je ne le sais pas. Par contre, ce qui est la chose la plus proche de mes yeux ici, à un centimètre près de mes yeux, j'ai deux pièces de un dollar. Okay. Qu'est-ce que je vais voir Et, okay, Donc Pour moi, la richesse, c'est ça, c'est ce qui est proche de mes yeux. Mais je vais ignorer le fait que là-bas, il y a une montagne d'or. Alors, l'un des rulamas a utilisé cet exemple-là pour nous illustrer comment est-ce que même un peu de dounia qui devient trop proche, qu'est-ce qu'elle fait Elle nous fait oublier l'akhirah. Elle nous fait oublier ce qui est plus important, les réalités plus grandes, vous comprenez Et ça, encore une fois, on l'expérimente dans notre vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on manque de khushour dans notre salat et qu'on manque... Pourquoi C'est parce qu'il y a tellement ces petites choses-là, ces petits liens-là de la dunya, qu'est-ce qu'ils font Ça devient comme un parasite ici qui retient le cœur et que le cœur est tellement occupé par plusieurs choses qu'on n'est pas consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'étape de la déconnexion ici du... De se distancier, elle vient avant, elle est tessal. Et d'autres ulamas ont exprimé ça de façon différente. Qu'est-ce qu'ils disent C'est de vider l'espace avant de le remplir. C'est de nettoyer. Qu'est-ce qu'on fait avant de mettre... Euh, avant de mettre euh, mettons, vous, voulez, vous allez recevoir des invités chez vous ou autre chose. Dans votre salon, vous allez faire quoi avant tout On va commencer par... Nettoyer, okay? On enlève tout ce qui n'est pas beau ou ce qui est sale ou autre chose. On nettoie bien. La deuxième étape, c'est de mettre du parfum et le oud et je ne sais pas. Vous comprenez Mais est-ce qu'on va mettre de bonnes odeurs et des parfums avant de nettoyer Est-ce qu'on peut, à Karamakoumullah, on donne bien sûr ici l'exemple extrême, ok Mais est-ce qu'on peut aller Dans, un, dans une place où il y a des sacs de poubelles, on va commencer à mettre du parfum. On va dire, parce que ça sent mauvais, on va mettre beaucoup de parfum. Est-ce que c'est logique Non, la logique c'est quoi C'est terlier, vider, nettoyer, puis après ça mettre ce qui est bon à l'intérieur. Alors ça c'est la logique que les ulama, à laquelle les ulama ils font référence ici, de la déconnexion avant la connexion, parce que sinon la connexion va toujours être une connexion qui est un peu, peu mauvaise, pas très très pas très très net en quelque sorte notre notre relation avec Allah subhanahu wa taala c'est pour ça il dit ici wa at al-qalb bil-lah en passant quand je parle de connexion ok je suis en train de faire un parallèle avec connexion internet ou autre chose je suis tout simplement en train de traduire les mots comme ils sont en arabe était c'est la connexion il y a pas un autre mot pour pour traduire de d'une meilleure façon wa alayhi et le fait que le cœur ici encore une fois il Tant vers Allah subhanahu wa ta'ala Iqbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala Ça c'est une expression utilisée même dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam. Wa iqamatu wajhihi lahu Walladhi yahsimumad datar rajahil makhlukida min qalbik Maintenant il nous donne c'est quoi la solution La solution aux choses, à la déconnexion qu'on a mentionné tout à l'heure Comment enlever le rajah, l'espoir L'attachement que nous avons aux créatures Si moi je suis attaché à des gens J'ai es espoir en telle et telle et telle personne Que ça, ça va être les personnes qui vont m'aider Il n'y a personne pour m'aider à part toi Alors comment enlever cela de notre cœur Il nous dit C'est le rida, le contentement Par quoi Par le Le Qadr d'Allah subhanahu wa taala, par le décret, par le destin, parce que Allah azawajalla, il va nous donner être prêt à avoir arida. rida, -rida c'est le contentement. Ce que Allah Azzawajal, il me donne, c'est quoi C'est est alhamdulillah. Est-ce que c'est clair On répète. Le contentement, arida. Le fait de dire, c'est quoi arida Il y a la patience. Patience, c'est je ne vais rien dire de mal. J'ai comme un sentiment à l'intérieur que c'est un peu amer ce qui m'arrive, mais je ne vais rien dire de mal. Mais mieux que la patience, c'est quoi C'est le rida, le contentement. Je suis content. Alhamdulillah. Ce qu'Allah Azza m'a donné, c'est « Alhamdulillah, je suis content et mon cœur il est paisible avec, avec cela. » Pour que ce soit clair ici, c'est parce que ça, c'est parmi les... Euh, ce n'est même pas une shubha, ok c'est juste un... On peut dire que c'est un stéréotype que les gens... Surtout ceux qui ne sont pas des muslimines, ceux qui ne croient pas en des religions ou des athées ou autre chose, okay ils illustrent, je ne parle pas des autres religions, je parle plus particulièrement de, de l'islam, on est là pour montrer et défendre l'islam, pas pour défendre d'autres Croyance, ça c'est notre dîme. Okay? Quand on dit souvent, on fait, il y a des personnes qui font cette religion. C'est défendre la religion face aux athées. Okay? Répondre aux athées et leur dire la religion. Quelle religion Moi, Je ne défends pas n'importe quelle religion. Il y a mille une religion dans, dans ce monde. Je défends ma aqid à la croyance qui est celle de, de l'islam. Ça c'est la religion d'Allah Azzawajal. « Inna dina indallahi l'islam » Alors, souvent les gens, ils pensent que quand on dit ce qu'Allah, Azzawajal, il me donne, je suis content de ça. Alhamdoulilah, alors dit ça, c'est une forme de quoi de euh, Comment est-ce qu'on peut exprimer ça De paresse, okay? euh, de laxisme, d'une attitude négative, de ce qui est là, c'est pas grave, c'est pas un problème. C'est pas ça dans l'islam, ça parle pas de ça, l'islam. Mais on parle, dans, on parle dans quel cas, ou bien dans quel sens ici arriver dans le contentement, c'est lorsque toi, tu as fait ce que tu pouvais faire, ou tu as fait ce qui est dans tes capacités, mais voilà le contexte, voilà la conséquence, voilà la réalité, et qui dépasse, ça sort de, de ton contrôle. Ça sort de ton, de ton contrôle. Quelqu'un qui a une maladie, qui a été diagnostiqué pour une maladie. Il n'a rien fait de mal. Ce n'est pas qu'il fumait 5 cigarettes par jour. Après ça, il a, été, il a eu une maladie qui est relative à, à la cigarette ou autre chose. Non, c'est quelqu'un, il a été diagnostiqué par une maladie qui est grave. Est-ce que tu as à t'en vouloir pour ça? Est-ce que tu te blâmes pour ça? Une maladie grave? Je ne parle pas de celui qui a fumé, non, non, je parle. J'ai dit l'autre cas. Juste comme ça, quelqu'un a dit Ah médecin il a dit peut-être j'ai une mauvaise nouvelle pour vous voilà voilà là voilà la situation. Est-ce que cette personne là elle a à son vouloir pour ça? Non pas de ta faute? Mais il y a des gens qui ne sont pas contents, ils ont quelque chose contre le qadar d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se frustrent contre Allah azza wa Et bien c'est ça le problème, vous comprenez Dans une telle situation, on ne se frustre pas contre Allah azza wa bien au contraire, le croyant yarda biqismatillahi subhanahu wa ta'ala, il a le contentement, il est prêt à tout, ce qu'Allah azza wa il me donne. Okay, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Ce qui va arriver après, incha'Allah, ça va être du bien Parce que j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala Alors celui qui a ce sentiment-là de contentement Ne va pas toujours s'attacher aux gens En pensant que tel va me donner Et tel va m'amener Et tel, comprenez C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam En passant, dans le hadith authentique nous a dit que l'argent ce qui te vient de cet argent pas l'argent pour lequel tu travailles ou le commerce ou autre chose l'argent comme des cadeaux comme des dons les gens te donnent il y a des gens qui te donnent un cadeau quelqu'un t'offre un cadeau alors qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui, te, ce qui te vient de cet argent mas alatin. tu n'as rien demandé tu n'as prends-le Ce qui ne vient pas par lui-même فَلَا تُتْبِعُهُ نَفْسَكَ أو كَمَا قَلْ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ N'y sois pas attaché, ne prête pas ton, ton regard à cet argent En suivant Il va aller vers où C'est qui la prochaine personne qui va le prendre Peut-être ça va être moi, ok Donc si quelqu'un est en train de distribuer des cadeaux Il va dire, tel va prendre et tel va prendre et tel va prendre Alors qu'est-ce que le prophète nous a appris ici Qu'est-ce qu'on fait Quelqu'un il distribue des cadeaux devant toi. Vous êtes 50 personnes et quelqu'un arrive avec 30 cadeaux. Il est en train de dire « Chacun va prendre un sac, chacun va prendre un sac de façon aléatoire. Il jette, il jette, il jette. » Alors, quel devrait être ton état d'esprit à cette situation-là selon ce hadith hmm? Indifférent, à la base. Vous comprenez Indifférent. Mon cœur ne doit pas être lié à ces sacs-là. qu'est la fameuse culture du gratuit. Attention, gratuit, ça, ça, peut être, ça peut être dangereux ça. Ok, les gens sont parfois c'est un peu psychologique. L'être humain a tant le problème de tant de l'avarice, de l'attachement que ça c'est mal. Il y a des gens hamdoullah ils sont riches. wa Jalla leur a donné une grande richesse. Ok, mais malgré toute leur richesse, ils sont prêts à faire une queue pour une demi-heure pour avoir un chocolat gratuit. Ok, même si avec ce petit chocolat gratuit, il y a toute une perte de temps d'un côté, mais de l'autre côté, parfois il y a des choses qui sont qui sont pires. Ok, comme devoir faire, je sais pas moi, je vais pas donner des exemples comme ça qui frustrent des gens ou autre chose, mais devoir parfois accepter de faire quelque chose qui est contraire à la religion d'Allah subhanahu wa taala. Et Allah azawajalla a dit que min fadlihi. il t'a donné de sa richesse subhanahu wa taala, de quoi acheter quoi. Euh, mille, mille copies et les distribuer toi-même. Okay? C'est toi qui peux acheter et distribuer. Et toi, tu vas faire toute une queue pour avoir accès au gratuit. Donc, cet attachement au gratuit et à recevoir des cadeaux comme on a mentionné. Dans une telle situation, c'est être indifférent avant. Si ça arrive, si ça vient vers tes mains, qu'est-ce que tu dis Là, on ne va pas dire Tu es indifférent, c'est normal d'être heureux. Tu remercies si quelqu'un t'offre un cadeau, tu le remercies. Et aussi tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qu'est-ce que le prophète Zahassim est en train de nous enseigner ici Ce n'est pas seulement la pratique elle-même, ce n'est pas, pas en termes de transaction, ça dépasse cela. C'est pour que le cœur ne soit pas attaché aux, aux autres. Que le cœur il soit attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui vient... C'est un qadar d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et je suis content de ce qu'Allah, Azza wa Jal, il me donne. Na'a, euh, euh, Très, très bonne question. Taïb, les personnes qui négocient beaucoup, okay, même si peut-être ce n'est pas directement relié à ce point, mais c'est relié au point ici de l'argent et ainsi de suite, beaucoup négocient. Il y a des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la vertu des hadiths authentiques sur la vertu de celui qui est qui est facile, celui qui est easy dans le commerce, vous comprenez celui qui fait pas le commerce ici au sous-près, on parle pas de, de quelqu'un qui soit se fait avoir quelqu'un veut t'avoir et tu sais que cette personne là il pense que toi tu Tu manques d'intelligence ou autre chose. Il essaie de t'avoir à chaque fois. On ne parle pas de ça. Et on ne parle pas aussi de quelqu'un qui est dans la nécessité. ok Quelqu'un qui n'est pas aisé. Quelqu'un qui est dans la nécessité. Il essaie de négocier pour pouvoir manger lui et ses enfants. Parce qu'il n'a pas assez pour pouvoir nourrir tout le monde ce soir. Il n'y a aucun problème dans une telle situation. Mais le problème, je suis d'accord avec toi. Il y a des gens qui négocient juste pour négocier. J'en ai vu personnellement. Des gens riches, ok Je ne vais pas dire des millionnaires, mais par rapport à l'acheteur, dans certaines situations, c'est quelqu'un d'extrêmement de riche par rapport à ceux, ok Je ne suis pas en train d'exagérer ici. Ça existe, ce genre de situation. Un jeune enfant de, de 7 ans, de 8 ans, dans certains pays pauvres, qui vend du pain, ok Du pain que ça va... C'est équivalent peut-être 5 sous le, le, le pain, le pain pour, pour, pour, nous, pour nous ici, ici ok Donc, qui vend du pain pour pouvoir vendre 20 galettes par jour, pour pouvoir aller et donner ça à sa mère à la fin de la journée. Et il y a des gens extrêmement riches par rapport à cet enfant, et qui viennent et qui essayent de négocier. Si je prends deux, tu me donnes la troisième gratuite, ok le donc ça ce n'est pas ça fait pas partie du du comportement du du croyant il y a des hadiths du prophète sur le mérite et la vertu de celui que lorsqu'il fait le commerce quoi il est il est généreux pas la générosité non contrôlée ici qui te fait rentrer dans les personnes qui sont soufa qui sont irresponsables OK mais il y a une certaine forme de de générosité que Si tu es le vendeur ou l'acheteur, que okay, tu, prends, tu, tu prends 49, ok, vas-y prends 50 parce qu'il me reste une de plus, ok, je ne te charge pas pour la cinquantième. La ou l'acheteur, la même chose ici, ok, garde le change et tu le fais, c'est comme ça que la vie, elle fonctionne et elle roule de façon plus, plus, comment on dit, plus, plus aisé. Mais celui qui toujours, il veut les choses à, à la lettre et au sous-près, ainsi de suite, encore une fois, excepté celui qui est mauvais c'est dans la nécessité, parce qu'il n'a pas les moyens, on ne parle pas d'une telle personne. Mais on parle de quelqu'un que ça devient sa nature, ok Il s'attend à quoi, lui, son hissab, son jugement, auprès d'Allah, Azza wa Al-Jaza'u al illa al chacun, pour le bien, ou pour le contraire, chacun va être jugé Comme certains textes nous le prouvent, selon son comportement dans cette vie du bas monde, celui qui pardonne aux autres, Allah subhanahu wa taala, il lui, il lui pardonne. Tiens, okay. le prochain point. Donc la montée. Maintenant, comment corriger C'est quoi le remède à la crainte des serviteurs celui qui craint qui a peur beaucoup des autres donc il y en a qui ont trop espoir en les autres il y en a qui craignent beaucoup les gens et les êtres et les créatures avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est quoi le remède ici le remède il nous dit c'est c'est de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce que celui qui se soumet à Allah et bien il sait que il sait que que ce qui t'a touché, ce n'était pas destiné à te à te rater. Et ce qui t'a raté, ce n'était pas ce n'était pas décidé à te à te toucher. De ce fait, pour l'avenir, si quelqu'un veut du mal pour toi, si Allah Azza wa veut que ce mal-là n'arrive pas, eh bien, ça ne va pas arriver. Même si les gens vont vouloir faire du mal et ont la capacité de te faire du mal, si Allah subhanahu wa Ta'ala veut, ce mal-là ne va jamais arrivé. Et le contraire est aussi vrai comme les ulama ils disent min qadar. que si tu prends toutes tes précautions pour qu'un certain mal ne te touche pas et qu'Allah veut que ça te touche, ça va quand même te toucher malgré toutes tes Tout est précaution. Donc ici toujours le tawhid, comme on le rappelle, tawhid. Oui, c'est prendre les œuvres, c'est prendre les causes, faire le amal, faire les actions en tant que tel. On dit pas de ne pas faire les œuvres, de ne pas prendre les précautions. Non, on prend, on prend les précautions qui sont licites, qui sont halal et de façon raisonnable et mesurée. Par contre, le cœur ne doit pas être lié et attaché à ces Précaution. Je n'ai pas confiance en mes mesures, mais précaution, j'ai confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'homme qui a perdu son chameau, qu'est-ce qu'il lui a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam Ou bien l'homme qui, a, qui, a, qui avait laissé son, son chameau sans, sans l'attacher, qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallallahu alayhi wa sallam ?« Aqil hawa tawakkal »« Attache-le et ait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. » Donc ici c'est quoi C'est prendre la mesure, précaution, Mais avoir confiance en Allah subhanahu wa taala pas en nos actions à nous. Donc de ce fait, il dit, tu ne vas plus craindre les êtres humains. Tu ne vas plus craindre les êtres humains. Tu crains seulement Allah subhanahu wa taala parce que tu as placé toute ta confiance en Allah subhanahu wa taala. Oui, ça l'a fait. Tu mets ton destin entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ici. Lorsque tu donnes une amanah, un bien, tu pars en vacances, tu pars en voyage, autre chose, tu as quelque chose d'important. C'est ta maison, c'est ton auto, quelque chose, c'est ton argent. Tu vas le laisser chez quelqu'un. Tu le laisserais chez quel type de personne Personne de confiance, d'un côté, donc quelqu'un de sincère. Et quoi aussi Donc, il y a l'attribution de l'intégrité, la confiance que j'ai en la personne, mais quoi aussi? Je peux avoir confiance en quelqu'un qui est impuissant. Dans quelqu'un de fiable, je donne un exemple, tu as une voiture de luxe, Une voiture que toi, c'est très cher pour toi. C'est très important. Tu n'aimerais pas que un mal lui arrive à cette voiture. Tu vas partir en voyage pendant trois mois et tu dois la laisser chez quelqu'un. Tu cherches quelqu'un de confiance, mais probablement que tu vas essayer de trouver quelqu'un qui a une grande maison avec un grand garage pour que ce soit à l'intérieur, bien préservé à l'intérieur. Parce que tu as un ami qui est une personne de confiance, tu lui fais confiance et tout, mais lui... Il n'a pas les moyens, il n'a pas, ok, le quartier dans lequel il habite, il n'y a rien qui est garanti. Lui, il travaille beaucoup, il est toujours à l'extérieur de la maison, donc il va te dire, inshallah, je vais faire de mon mieux. Mais tu sais qu'il est fiable, mais la situation ne permet pas. Donc, on va chercher habituellement pour une aman, on va chercher quelqu'un à qui on a confiance, mais aussi quelqu'un qui est, qui est fort, qui a une certaine force. Bien sûr, cette force-là va dépendre de qu'est-ce qu'on veut préserver. Alors ici... Allah Azza wa si on met une amana auprès de lui, il va la préserver, subhanahu wa ta'ala. Alors, encore une fois, si tu crains pour quelque chose, mets-la entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crains pour ton avenir, mets-le entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu crains pour ta santé, mets-la entre les mains d'Allah azza wa Ainsi de suite. Regardez comment, encore une fois, société de consommation, comment est-ce que les gens sont programmés Les, les gens mettent leur euh, X, Y, Z entre les mains de qui Hein Tu te rapproches et les assurances. Ok, les banques et les assurances. Vous avez tous probablement Euh, déjà entendu le script, soit un appel spécial ou bien vous avez appelé au service à la clientèle et on vous a dit, ok, est-ce que vous pouvez nous accorder juste à la fin, deux minutes, on aimerait juste vous passer quelqu'un et ce quelqu'un va vous lire le fameux script, ok Donc, on a pour vous, si jamais dans l'avenir une crise cardiaque, vous arrive ou bien le cancer, ou bien le telle chose, ou bien le telle chose, ou bien le telle chose, ou bien telle chose. alors j'ai quelque chose pour vous offrir aujourd'hui, une protection, telle et telle et telle chose, comment est-ce que ce genre de choses-là, étranges et bizarres, se font vendre Ça ne se fait pas vendre par des charlatans dans la rue qui marchent et il y a des ignorants qui les achètent. Non, ça se vend à... C'est un marché de plusieurs milliards de dollars. C'est une grande industrie. Pourquoi Parce que les gens, quoi, ils cherchent en qui placer leur avenir. Mon avenir, je le mets comme Amana auprès de qui Je dois avoir quelqu'un. L'être il est fait comme ça. L'être il est faible comme ça. Il doit mettre son avenir entre les mains de quelqu'un. Alors, Al-Mu'mi, il met son avenir entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son avenir entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah, Allah. azza wa jalla, « Quand auda'taha indahou wa ahrazaha fi hirzihi alayisou la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où nul ennemi ou quelqu'un de mauvais pourrait, pourrait la toucher alors il nous dit ici par contre donc encore une fois là, discount, euh, se distancier des créatures mais il revient à la fin pour finir avec il nous dit que le tabettul ne peut être complet ne peut être plein sauf si Il y a le tabattul an nafs. Encore une fois, on revient au problème de annafs. Regardez toujours, on parle de ce qui est à l'extérieur, mais aussi ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur. Tabattul an nafs. En évitant le hawa. C'est quoi le hawa Désir, les passions, ok Donc, al hawa dans la langue arabe, c'est ce que tu aimes, ce vers quoi tu es incliné. Tahwa kada. Et à l'intérieur de nous, d'un être humain, il y a beaucoup de hawa, ok Soit c'est les hawa dans le sens des passions matérielles, les tentations, comme les gens les comprennent habituellement, mais ce n'est pas la seule chose, ok Il y a d'autres formes de hawa qui pourraient nous citer d'autres formes de hawa, qui pourrait nous citer d'autres types d'autres catégories de hawa de ahwa. Divertissement. divertissement ok donc ça ça rentre dans la première catégorie qu'on a mentionnée. ici ça veut dire les tentations ce qui est matériel oui le le sommeil, le sommeil ok donc Encore une fois, ça fait partie des tentations qui sont Ok, Donc tout ça c'est matériel, c'est ce qui est physiquement relié à l'être humain ou bien quelque chose qui tente l'être humain comme le repos, comme la nourriture, comme plusieurs autres choses. Mais il y a d'autres types de Hawa. Ce n'est pas seulement au sens, il y a d'autres types qui sont un peu plus discrets, oui Donc, ça peut être le besoin ou bien euh, la tentation de reconnaissance, que ce soit par des amals saliha, des bonnes œuvres ici, ce qui est dans le cadre de l'ostentation de Riyah, ou bien dans d'autres choses, comme on a mentionné tout à l'heure, de nos jours, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, cette culture de la reconnaissance, okay, de chercher à se faire reconnaître, re, reconnaître par les autres. Plusieurs des réseaux sociaux de nos jours, ils sont faits comme ça. C'est leur, leur idée. L'idée centrale, c'est quoi C'est la reconnaissance. Et c'est là le danger de ce genre de réseaux sociaux-là. C'est parce que c'est fondé sur, de un, la reconnaissance, de deux, sur quoi Sur une culture commune. Tu penses que c'est des personnes, c'est des profils Non, ce n'est pas des profils. Ça devient, à un certain moment donné, une culture, quoi Commune. Voilà le danger de la chose, c'est pour ça même si on sort un peu du sujet, mais parfois c'est important de mettre le point sur certaines choses de la réalité de de tous les jours, OK Pas seulement parler de la théorie qui est détachée de là, de la réalité, le danger des réseaux sociaux, les gens qui qui affichent leurs photos et toute leur vie sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. C'est quoi le problème avec ça C'est quoi les réseaux sociaux Réseaux sociaux, lorsque tu mets quelque chose dans le domaine public, et moi je vais mettre la même chose, moi je vais mettre la même chose, moi je vais mettre la même chose, et quelqu'un va commencer à faire quelque chose de discutable, et l'autre chose un peu plus discutable, et ainsi de suite, après ça, quelqu'un met quelque chose de haram, et l'autre quelque chose de haram. C'est quoi la différence entre ça, et entre... Oui, les êtres humains, les êtres humains font tous des erreurs, quelqu'un va nous faire, quelqu'un va nous dire. Même les croyants, ils font des erreurs. « Okay, donc, Par contre, cette culture-là des réseaux sociaux, elle prend ça, take it to the next level. C'est quoi le problème Le problème, c'est le problème d'une naturalisation. Avec le temps, ça devient un standard. Vous comprenez Avec le temps, ça devient un standard. Quelqu'un, est-ce que c'est déjà arrivé à travers l'histoire qu'un musulman va au bar pour boire de l'alcool Est-ce que c'est déjà arrivé Des millions de fois. Marsiya, c'est un péché, c'est haram. On est tous d'accord sur ça. Par contre, le haram entre la personne et entre Allah Azza wa c'est une chose. Si quelqu'un le voit, cam sa famille quelqu'un le connaît amour bil ma'ruf nah yani munkar ya akhi taqillaq khallahu azza wajjal ejtadan li nasiha li wajjal et gabel udhakkuruka billah peut-être ira revenir vers Allah azza wajjal wakil fa inna dhikratanfa'u la remarquer lorsque ça va à la prochaine étape lorsque quelqu'un la même person, mettre la photo sur internet sur ces fameux réseaux sociaux va la mettre va s'afficher voilà ce que j'ai fait de un le prophète sallahu alayhi wasallam qu'est-ce qu'il a dit elle dit toute oumma muafa toute ma umma est pardonnable ça veut dire elle a le potentiel d'être pardonnée, plus de potentiel sauf illa ceux qui sont qui al mujahirun Mujahirun, c'est ceux qui affichent leur péché qui était pourtant caché Il y a personne qui t'a vu hier mais toi tu veux tu veux venir et l'afficher donc là ça devient bien plus grave mais encore plus grave que cela Le moment où la personne la met sur ces fameux réseaux sociaux et que les gens te voient. Au début, il y a des gens ils se sentent mal à l'aise, mais bon, ils ne vont rien te dire. Mais avec le temps, il y a des gens qui vont, vont s'afficher, qui vont te faire ce fameux « j'aime ». Ça veut dire « j'approuve ce que tu fais ». Comprenez J'approuve, et il approuve, et il approuve, et il approuve. Et avec le temps, qu'est-ce que ça devient C'est un standard, c'est la norme n'y a aucun mal à le faire. Pourquoi Est-ce que toi ça va Quelqu'un il va dire euh, taccoulah ça c'est haram. J'ai do... juste donné ici un exemple qui okay, est clair. Quelqu'un qui va au bar, mais il y a des milliers d'exemples. J'ai juste donné un exemple qui fait l'unanimité. Quelque chose on sait que c'est haram, c'est le hamr, c'est l'alcool. Pas besoin d'être un alim pour savoir. Par contre, comme on la mentionné, le danger de ce genre d'outil-là, c'est que même pour toi, même pour celui ceux... qui est juste en train de regarder, dis-moi j'affiche rien du tout. Qu'est-ce qui arrive avec le temps Tu vois, tout le monde est en train de, de faire, tout le, fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde fait, tout le monde mais Même les personnes que, je, que moi je connaissais personnellement, il ils s'avèrent qu'ils sont en train de faire des choses que, ok que Avant l'existence de ces fameux, encore une fois, réseaux sociaux, okay, les gens prenaient soin de leur... de leur quoi De leur image, ok on ne se connaît pas, toi tu es mon voisin, ou bien tu es mon collègue à l'école, on se connaît depuis qu'on est des enfants, ou tu es mon cousin, tu es, on se connaît à travers je ne sais pas quoi, mais on ne connaît que du bien, je ne connais que du bien de toi, tu ne connais que du bien de moi. Mais là c'est les gens qui s'affichent, qui affichent toute leur vie avec le bien et avec le mal, avec toutes leurs failles et leurs erreurs, et ainsi de suite, et parfois pas pour dire, Voilà Est-ce que j'ai fait hier ?» Même si, si on ne doit pas faire ça, même ça. Non, c'est pour dire, « Regardez, Ça va bien la vie, je suis fier de ce que j'ai fait, ainsi de suite. Mais là, en plus de ça, il y a l'autre qui vient, qui approuve, qui dit bon job, good job, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui arrive ici Vous savez, qu'est-ce qui arrive Sans même le savoir, inconsciemment, taqwa d'Allah, del crainte d'Allah, ce printemps va se dissiper dans le cœur. Ok, les hudud d'Allah, parlé la dernière fois de hudud d'Allah, t'ilka hudud ce qu'on a parlé de l'ouara, ces fameux limites d'Allah, del frontières d'Allah, ce printemps va commencer à disparaître dans le cœur, parce que le cœur ne sait Ne, donne, ne reconnaît plus que ça, vraiment, c'est mon c'est Mais parce que c'est comme, j'ai vu ça tellement de fois dans ma vie que qui vraiment adhère à ça de nos jours Vous comprenez non. Et ça, c'est bien sûr un symptôme que le cœur, ça va vraiment pas. Okay c'est aux urgences. Il y avait une question Je peux pas bien entendre. Oui, la même chose. Est-ce que vous parlez si ça, ça s'affichait au sens des, des œuvres et ainsi de suite Oui, c'est la même chose. Ok, pour tout le monde, que ce soit le mari, les parents, ainsi de suite. Ok. Allah Azza wa Jalla nous a donné une vie qui est personnelle à nous. Ce que tu as fait de mauvais, ça reste entre toi et entre Allah Subhanahu wa Taala. Vous comprenez Ça reste entre toi et entre Allah Subhanahu wa Taala. Azza wa Jalla Allah Subhanahu wa Taala il aime le siter. Le siter c'est quoi C'est lorsque Lorsque les mauvaises choses, eh bien, qu'elles sont cachées. C'est entre toi et entre Allah Azawajal. comprenez C'est bon pour toi, c'est bon pour les autres. C'est bon pour toi, c'est bon pour les, pour les autres. C'est parce que lorsque les mauvaises choses commencent à sortir, qu'est-ce que ça fait comme on a mentionné Les mauvaises choses deviennent de plus en plus le standard. Donc, leur degré de gravité perçue commence à diminuer de 1. La deuxième chose ici, c'est que même la confiance, la confiance dans les cœurs commence à se... Réduire, On va devenir quoi, méfiant envers les autres. On va penser que tout le monde est mauvais. Si tout le monde est en train de faire ce genre de choses, tout le monde est mauvais. Je ne fais plus confiance à personne, vous comprenez Alors que parfois, les gens ne sont pas si mauvais que, que ça, par rapport à ce qu'ils l'étaient ça fait 20 ou 30 ans. Par contre, le problème, c'est de nos jours, tellement le mauvais il s'affiche, et tellement on connaît des choses sur les autres, qu'on pense que les gens sont tellement mauvais. Na'amakhi. Barakallahoufi. Non, pour demander de l'aide, c'est une autre chose, ok Pour demander de l'aide, si la personne, elle a vraiment besoin d'aide. Mais encore une fois, même pour l'aide, si tu peux parler de ton problème, si je peux parler de mon problème, s'il peut parler de son problème, sans donner les spécificités, ok Parce que parfois, il y a des gens, ils viennent mettant après Dumoura ou quelque chose. Ils commencent, j'ai une question, j'ai un problème, ok Et là, ils commencent il, il, il, Il est, il est prêt à tout dire, ok Là, à, la, à, à peine il a dit deux phrases, ok, je, je comprends, tu, tu vas aller vers où Ok, je, je, connais, je connais le reste, je suis, tu n'as pas à mentionner toute l'histoire. Donc, ce n'est pas nécessaire ici encore une fois, c'est « Ok, Il y a un certain, que okay, quelqu'un euh, quelqu peut dire « moi » Ça peut être, je ne dis pas c'est toujours ça le cas. Mais quelqu'un peut dire, moi actuellement, dans le temps actuel, je, je souffre vraiment dans mon image, Je vois que mon Iman, il a vraiment baissé, je fais des choses qui sont mauvaises et ainsi de suite. Okay? Tu n'as pas besoin d'amener ici un, un registre parce que les, les, les, euh, les solutions, générales en général, elles sont pas mal standard. Sauf si quelqu'un a une solution bien particulière qui est due à son contexte ou autre chose. Voilà right? Voilà qui commence à mentionner, donc pour demander l'aide, si c'est pour demander l'aide, en gros, il n'y a pas de problème si c'est auprès de personnes qui peuvent nous aider dans un domaine ou dans, ou dans un autre, Inshallah. Voilà, euh, est-ce qu'il y a des questions Allez, euh, qu'est-ce qui nous reste ici Naam, Pour finir, il nous dit ici... Euh, f'inna fi mujanabati al-hawa wa mukhalafatihi c'est quoi la conséquence c'est quoi l'effet c'est quoi le fruit de celui qui évite le hawa celui qui s'éloigne du hawa de ces fameuses passions s'éloigner des passions ça ne veut pas dire les enlever on a déjà parlé de ça dans d'autres qu'on ne peut pas enlever les passions. L'être humain, c'est un être humain. L'être humain ne pourra jamais devenir un ange. Mais c'est quoi ici le but C'est quoi l'objectif Eh bien, c'est de mettre le hawa, les passions, sous contrôle. Qu'elles soient sous le contrôle du iman de la personne. Si la personne a atteint un niveau de iman, de foi, que ses passions, elles sont sous ses contrôles, maîtrisées. Tout est correct, tout est bon. C'est pour ça Allah Azza wa nous demande de faire siyam. C'est quoi le siyam C'est quoi le jeûne Le jeûne, c'est un exemple de, de maîtriser le hawa, mettre le hawa sous contrôle. Ce n'est pas que lorsque tu jeûnes, tu n'as plus faim, tu n'as plus envie de nourriture, non. C'est juste que cette envie-là, eh bien, elle est contrôlée. Elle est contrôlée par le iman. Tellement elle est contrôlée que tu dis, OK, on va manger juste avant Fadr, c'est le de manger, il faut manger maintenant. Et juste, juste après, du, on ne mange plus. Et dès que c'est marre, tu dis, c'est sounat de manger rapidement, le plus tôt possible. Tu manges maintenant. Vous comprenez Donc ça, c'est une illustration de l'hawa hawa, de la passion qui devient sous la maîtrise, sous le contrôle du imam de, de la personne. Alors, il nous dit, c'est quoi, quoi l'effet, c'est quoi le fruit de celui qui maîtrise le hawa, qui se distancie de son hawa Eh bien, il va pouvoir sentir. « Rauhul unsi billah » C'est quoi Raouh Raouh c'est comme l'air, c'est comme Raouh dans, dans la langue arabe, c'est comme l'air frais. Vous savez quelqu'un qui commence à sentir de l'air frais dans, dans la nature Alors ça c'est Raouh, mais c'est comme, comme de l'air qui est rafraîchissant, que la personne elle aime mais il parle de quelle heure ici de l'unsubillah, de être avec Allah subhanahu wa ta'ala, de sentir cette relation, ce rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que ce fameux roux ce, ce fameux vent de fraîcheur d'être de, proche d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit c'est l'âme de l'âme tout comme le corps il a besoin de l'âme et eh bien l'âme elle a besoin de ce roux là vous comprenez, roux et raw. Rouh c'est l'âme, raouh c'est ce vent de fraîcheur. Comme vous voyez le sens ici entre les deux, il dit tout comme le corps ne peut pas exister sans âme, eh bien l'âme ne peut pas bien exister sans ce rapprochement là et ce sentiment là d'être proche d'Allah subhanahu wa taala. Wa falman qat'a taalluquha min min hawa'ah, wa jahala tsahibah habs'an 'ala muradillahi diini al al-amrii al-nabawi minhu. Il nous dit que le ici, elle va encore une fois, elle va être mahboussa, elle va être maîtrisée par l'ordre d'Allah Azzawajan. Ça c'est la bonne chose, il faut la faire. Ça, c'est la mauvaise chose, il ne faut pas la faire, et ainsi de suite. Là, qu'est-ce qui arrive? Là, ça prend la dimension sociale. Toujours on le rappelle la spiritualité, le cœur ici quand on parle des actions du cœur dans l'islam, ok, c'est pas un coup pour du monde c'est pas, pas quelque chose qui se pratique dans une salle fermée, on va faire de la spiritualité pour un certain sens, ok ça c'est parmi les pratiques, on a parlé de ça avant oui il y a la pratique de d'un certain isolement pour quelques minutes, pour quelques heures quelqu'un veut faire le dhikr, veut lire le coran veut faire dua, oui ça c'est une pratique mais c'est pas la seule illustration de La spiritualité en islam. Donc ici, tout ce qu'on est en train de mentionner, eh bien ça va prendre sa dimension sociale dans les relations. Qu'est-ce qui arrive dans les relations Ce n'est pas qu'on va fuir ici. Parce que souvent on pense que la spiritualité c'est quoi C'est un certain moment dans lequel on va fuir les relations. Comprenez Non, ça c'est parmi les pratiques dont on a besoin pour faire un, pour faire un reset, comme une réinitialisation de humaine de la personne ou pour se ressourcer c'est normal faire salat faire zikr d'Allah azzawajal ainsi de suite c'est normal mais c'est pas la seule situation dans laquelle on peut parler de spiritualité parce que la spiritualité dans l'islam nafst ce <rire> qui est tout c'est les actions du cœur, c'est pas quelque chose de faible ok il faut, il faut aller loin des gens sinon ça va pas marcher non ça marche même dans Même dans un contexte de relations sociales. Par contre, il te dit il te dit qu'est ce qui va arriver après ça? Watanfi Appliquez cette euh, appliquez ce comment on peut dire ça cette déconnexion là de l'hawa, même parmi les gens de Al Muhanada al Muharada. Les gens qui s'opposent, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas aimer ce que tu fais. C'est vrai ou non? Lorsque tu t'éloignes de tes passions, de tes tentations, est-ce qu'il va y avoir des gens qui n'aiment pas ce que tu fais Oui, il y a des gens qui sont contre ça, même si c'est ta propre vie, mais on le sait tous dans la... Dans, dans, dans. On a plein d'exemples. Il y a des gens qui vont quoi s'ingérer dans ta vie pour te dire, mais pourquoi tu ne fais pas telle chose Mais pourquoi tu fais telle chose Tu ne devrais pas faire telle chose. Tu devrais être comme les autres. parce que tu es meilleur que les autres Ainsi de suite. Donc là, c'est Les gens qui veulent quoi Qui veulent être des opposants. Qui s'opposent à ce que toi, tu fasses cette mujahada à ton hawa, à tes passants et ainsi de suite. Il dit ici Pas de problème. Il va être parmi eux. Il va être au, au milieu de ces personnes-là. Ça veut dire dans une vie communautaire, dans une vie humaine. Ça c'est la vie. La vie humaine, ok, ça n'existe pas. S'il y a des personnes qui pensent que un jour ou l'autre dans cette vie, qu'ils vont trouver que tout autour de eux, comme ça, 360 degrés, leurs voisins et leurs, leurs membres de famille, ainsi de suite. Tous, c'est des gens pieux. Tous, c'est des gens qui aiment Allah Azza qui craignent Allah et qui vont t'aider à faire du bien, ainsi de suite. Alors, vous vivez dans un rêve, dans une utopie qui ne va jamais se réaliser, du moins dans cette vie du bas-monde, ok à part peut-être dans le temps de Isa, mais dans la vie normale, ça, ça ne va pas se réaliser. Vous comprenez Qu'il va toujours y avoir des gens qui suivent shaitan, qui veulent te pousser à suivre shaitan, qui veulent t'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi de suite... C'est quoi Yarmounahou, on va jeter sur toi des, des étiquettes, de grandes étiquettes. Tu es telle, tu es telle chose, tu es telle chose. Tu es, comme on le sait de nos jours, c'est les étiquettes, elles sont connues. Okay? Tu es extrême et tu es telle chose et tu es telle chose. Alors que tout ça c'est des mots, ça c'est quoi, c'est des étiquettes qui sont C'est quoi extrême Comment définir ce qui est extrême que quelqu'un a une définition pour qu'est-ce qui est extrême hmm? C'est relatif, ok chacun est, chacun est extrême pour certaines personnes et pas pour d'autres personnes. Et chacun est trop light pour certaines personnes et pas pour d'autres personnes. Donc, en perte de référence, des labels comme ça, des étiquettes comme ça, non Quoi Aucun sens. C'est une utilisation purement politique ici pour te faire de la pression ou autre chose. Naam, dans la religion d'Allah Azzawajal, on a extrême, ce qui n'est pas bien être extrême, elle relou Par contre, ça c'est dans un certain cadre. Une fois qu'on s'entend sur la référence, sur c'est quoi l'axe de référence C'est la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. Tu me dis que moi je suis extrême ou je te dis que tu es extrême Pas de problème. Eh bien, on va se... وَمَرْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْشَيْءٍ اِنْفَحُ Ilallah, viens, on va faire une vérification pour voir si c'est -ce vrai ou non. Si, si, si, euh, si la sunnah du prophète, ça, ça me dit que moi je suis trop extrême, tu as raison. Si ce n'est pas le cas, tu n'as pas raison. Mais là, encore une fois, parmi les gens qui vont s'opposer à toi, ils vont jeter des étiquettes comme ça sur toi. Donc, En te faisant peur, attention, si tu ne changes pas, le Qur'an, Karim, il est plein de quoi Un tiers du Coran c'est quoi Un tiers du Coran. Le contenu du Coran. Il y a un tiers qui est quoi Des Qassas. Des histoires. Okay? Les récits. Ces histoires-là, pour la plupart, c'est des histoires des prophètes. Et quand vous avez lu dans les histoires des prophètes, les interactions qu'ils ont eues avec leur peuple, c'était quoi la réponse standard, la plus fréquente Menace. Ok Ou l'atteu, la, la, nu de au début c'est yarmounehobil au début c'est les grandes qual étiquettes, qu'ab sahir magicien, il est menteur, il est telle chose. Ça c'est dans le corps Il y a beaucoup de ayat, beaucoup d'exemples de plusieurs prophètes. Et la prochaine étape, c'est quoi? C'est Akhrijū āla lūṭ min qaryatikum innahum qawmun yataṭahharūn ainsi de suite donc là ça devient quoi les menaces attendant si tu ne fais pas ta short tu vas voir c'est quoi la conséquence et ainsi de suite et c'est là qu'on a besoin de encore une fois ce qu'on est en train de mentionner ici at-tabattul quelqu'un que son cœur il est consacré à Allah subhanahu wa ta'ala et eh bien il ne craint pas ces menaces de un et il donne pas beaucoup d'importance aux étiquettes Quand lui accorde, parce que ce qui est important, encore une fois, ce n'est pas les fameux commentaires ou les j'aime sur Internet. C'est ce que tu es auprès d'Allah, subhanahu wa. Ta'ala, C'est quoi la yakhafu lawmatala'im Il ne craint pas le blâme. L'être humain, Encore une fois, parmi les faiblesses de l'être humain, c'est que l'être humain, il est vulnérable au blâme. Lorsqu'on nous blâme pour quelque chose, même quelque chose que tu n'as pas fait, subhanallah. Si, si, si l'un de nous aujourd'hui, quelqu'un ici, on va choisir quelqu'un de façon aléatoire, on va faire l'expérience. Même si on va dire c'est une expérience. On va dire c'est une expérience, ce n'est pas vrai, mais faisons l'expérience. Il y a un ordinateur qui a été pris dans cette salle. Il y a un téléphone, quelqu'un a pris un téléphone dans cette salle. Et on va choisir quelqu'un de façon aléatoire et on va tous commencer à lui dire « Pourquoi tu as pris le téléphone ?» Chacun va commencer. « Pourquoi tu l'as fait ?» Même s'il sait à l'avance que c'est une quoi expérience. Mais le blâme c'est dur pour l'être humain. Par défaut, même pas le blâme l'être humain, même pas qu'il soit blâmé, qu'on pointe des doigts vers lui, ببادل, que ce soit vrai ou non. Mais là, Allah Azza wa nous a parlé de, des vrais croyants, que lorsqu'il s'agit de l'haq, de la vérité, ce qui est, ce que Allah Azza wa Ils ne, ne craignent pas d'être blâmés tellement la chose elle est noble ici la vérité c'est une question de vérité absolue subhanahu wa taala et qu'ils sont attachés à allah que ce blâme là ne les inquiète pas en en quelque sorte il dit la vérité chez ceux qui les personnes que tu crains ou que tu espères. Tu crains quelqu'un ou tu espères du bien de lui Qu'est-ce que ça fait en sorte ça habituellement que tu vas être plus diplomatique. Mais il dit ici non, tabattul c'est lorsque tu dis tu vas dire la vérité comme elle est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il aime subhanahu wa ta'ala qu'azhida fi madhihim wa thanaihim. Finalement, dernière parole ici pour ce qui est de at-tabattul, c'est zahida Rappelez-vous de zoud Citation de Zuhd, c'est quoi C'est un certain manque d'intérêt. Que donne pas beaucoup d'importance. C'est ça, les ulama parlent beaucoup de ça. On peut faire toute une halaqa sur ça. Si on la prépare, et je vais vous amener les citations des ulama, là-dessus ainsi de suite, de s'entraîner. Ce n'est pas quelque chose de facile, okay mais c'est une chose sur laquelle on doit tous travailler. S'entraîner à ne pas d accorder d'importance, trop d'importance au med des autres. C'est quoi le med? Qui pourrait nous dire c'est quoi le med? C'est quoi le sens de Al Med, le mot med, qu'est-ce qu'il signifie? Oui. Les compléments, okay les louanges. Tu es. Masha'Allah, tu es. « Tu es très intelligent, tu es doué de telle chose, tu es très riche, tu es très généreux. Okay, » Donc ça, c'est des compléments. Pourquoi est-ce que ça, ça pourrait être négatif? Est-ce que c'est toujours négatif? c'est pas toujours négatif. Par contre, oui, ah, ça peut être dans les deux sens, mais comment s'en perd? Lorsque toi, tu reçois ces flèches, pourquoi est-ce que ça peut être négatif? Oui. Ça peut augmenter l'ego de la personne. Donc ça, c'est vrai. Okay, donc, parfois, quelqu'un, c'est une personne, c'est une bonne personne. Mais c'est les autres personnes qui vont la corrompre. Qui est tellement elle est prise pour cible, comme ça, avec ces compli, compliments-là. Mais il y a une autre chose aussi, oui. Il y a aussi le problème ici, l'attachement au compliment, c'est quoi C'est avec le temps, on commence à chercher la reconnaissance des autres. Comprenez Commencez à chercher la reconnaissance des autres. Le cœur, il est lié aux autres. Ce que les gens ils disent de moi, c'est très important. Vous comprenez C'est pour ça que les ulama, ils parlent du danger le madh. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit, alayhi sallallahu sallam, sur les personnes qui font beaucoup de madh les مداحين qu'est-ce qu'il a dit à propos de e alayhi salat salam on fait quoi de eux faut se méfier est-ce que ça s'arrête là il a dit alayhi salat wa salam fi wujuh al-madahin al-turab ou comme a dit sallalahu alayhi qui exagère qui dépasse certaines limites il a dit alayhi salat wa prenez de la terre turab et vous jetez ça sur son, sur son visage. Et il y a certains sahabas qui prenaient ça au sens réel des mots, et qui l'ont fait. Vous comprenez Pourquoi Parce que de un, habituellement, quelqu'un comme ça, il n'est pas sincère. Il est en train de chercher quelque chose derrière, ça devient excessif, exagéré. Et de deux, c'est destructeur pour toi, Pourtant, ton imam. Vous comprenez Si quelqu'un, à chaque fois qu'il te voit, il te dit « MashaAllah, MashaAllah », Exagérer. Oui, on peut faire les compliments du Père. On peut encourager quelqu'un. Okay? Si on voit la personne, elle a besoin d'encouragement, ou bien quelqu'un, il a fait tellement de bien à une situation ou à une autre, de façon raisonnable, comme ça, à l'occasion, il n'y a aucun mal. Le prophète, والسلام, il l'a fait. C'est pour ça on connaît Faba et le Sahaba. On sait que tel compagnon, le prophète Sahasm, lui a dit de lui, quoi Je t'ai vu dans le paradis. Et tel autre compagnon, le prophète Sahasm, lui a dit, quoi Il y a plusieurs compagnons. Mais, ça, c'est une chose. Et l'excès, exagération, celui qui est toujours, vous savez, dans certains pays du Golfe, ils ont ça, ils vont voir des gens riches et ainsi de suite, il y a quelqu'un de riche qui s'assoit pendant une soirée, il va s'asseoir parce qu'il a des millions et ainsi de suite, et là il y a des gens qui viennent et qui vont, qui vont écrire de la poésie juste pour lui. OK donc tu vas te mettre debout, tu vas commencer ah, fula, nanana. tu vas commencer à faire à lire, à lire des vers de poésie pendant 10 15 minutes, OK Et à la fin, il va dire OK, donne-lui euh, pas moi 100 dollars ou autre chose. Comprenez Donc, ça c'est madh. Et le madh, le madh le plus absolu. Madh, le madh, les louanges qui sont récurrents et fréquents et continus, ils doivent être seulement pour Allah Ça c'est le sens de al rabbi al alamin. Alhamdulillah rabbi al alamin. C'est le louange les, les plan ils sont exclusifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez une question Est-ce que c'est une sunna de le faire Allahu a'lam. OK Allahu a'lam je dois revenir où j'ai pas, pas les shuruht, hadith. Maintenant, tout de suite, donc, je viens juste de me rappeler du hadith en tant que tel. On peut chercher, incha'Allah, azzawajal. Voilà, je sais que certains des il le faisaient au sens, au sens réel. Ce n'était pas au sens figuré. Non, voilà Il euh, y avait d'autres questions Oui très bonne question et je pense on a parlé de ça à maintes reprises okay, de façon un peu distribuée c'était pas le sujet mais on a parlé de ça plusieurs fois dans ma dernière mais encore une fois comme on l'a dit il faut faire un peu attention à cette culture égocentriste dans laquelle je suis tellement important, l'être humain, moi en tant que personne, okay, je suis tellement important. Tout comme dans certaines cultures, tu n'as aucune importance en tant qu'être humain, dans d'autres cultures de nos jours, surtout occidentales, l'individu, il a le droit de tellement s'auto-valoriser, comme on a dit, et ça, encore une fois, c'est perpétué, c'est multiplié par l'effet de ces fameux quoi réseaux sociaux, ok, même les simples photos, les images et les filtres qu'ils donnent aux gens et ainsi de suite pour avoir je sais pas moi, l'air de je ne sais pas quoi, ok Ibadatul tout ça c'est au sens le plus extrême, c'est une sens de c'est une forme de vénération de l'être humain l'être humain, ce que l'islam il nous dit sur l'être humain, c'est très clair Allah Azza wa Jal, il dit que l'être humain c'est une créature d'Allah Azza wa c'est le serviteur d'Allah Subhanahu wa Ta'ala C'est un serviteur d'Allah Azza wa Jal Abdul min Ibadillahi Subhanahu wa Ta'ala Allah Azza wa, Allah Azza wa Jal, dit, wa bani adam il a rendu cet être humain noble par contre Allah nous a rappelé aussi que l'être humain il est faible qu'il est vulnérable qu'il est un عبد d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a une certaine limite quoi qu'il devrait pas dépasser qu'est-ce que le prophète sallahu alayhi wa sallam il a dit la تفضلوني على موسى ou comme a dit sallahu Ne me préférez pas à Moussa alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il a dit Les ulama ils disent oui, le prophète SAS est meilleur que Moussa alayhi salam. Les hadiths sont très clairs là-dessus. Mais les ulama ils disent que dans la parole, dans la parole comme ça de ne pas dire comme certains ulama, ils l'ont interprété de ne pas aller dire aux Yahous, aux Juifs dans le temps de la Médine notre prophète il est meilleur que votre prophète Vous comprenez le prophète Hazmila dit لا تطرونى كما اطرت النصارى ne faites pas de moi ce que les chrétiens ils ont fait avec Jésus avec Isa alayhi salam dites que je suis عبد الله و je suis le messager d'Allah et son serviteur toujours les deux pour ça on dit وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا abde huwa rasouluh Muhammad sallallahu alayhi wasallam il est très noble parce qu'il est messager d'Allah mais toujours garder en tête aussi qu'il est quoi serviteur d'Allah abdun lillah subhanahu wa ta'ala lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam une fois il y a un bedouin qui est venu pour voir le prophète sallallahu alayhi wasallam lorsqu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wasallam c'est comme il a fait un, un un saut comme ça il était effrayé okay. il a vu rasoulullah sallallahu alayhi wasallam pour la première fois alors qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit il a dit Calme-toi. ma ana car je ne suis que l'enfant, le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait al-qadid. C'est une forme ici de nourriture qui n'est pas, qui n'est pas très très très très riche, très très chère en quelque sorte. Vous comprenez Ça veut dire le prophète ici, il l'a ramené à à la situation normale que moi, je ne suis pas, je suis pas quelqu'un à craindre. Tu crains Allah subhanahu wa taala. Donc il n'y a pas de mal. Comme les ulama, ils disent, il n'y a pas de mal, l'ilhaja, de un, dans le besoin, un besoin bien particulier, de se promouvoir avec haq, bihaqin, avec vérité, ok C'est, on va dire, euh, on aimerait bien réparer telle chose dans cette salle, ou on aimerait tel... On a un problème, et quelqu'un se lève, il dit... InshaAllah, c'est moi, c'est moi. Je vais la faire, inshaAllah, pas peur. Moi, j'ai déjà travaillé dans ça, moi, je suis diplômé, j'ai t... déjà une compagnie. Ne... Tu n'as pas à t'inquiéter. Je suis là pour ça, inshaAllah, Zaud. Il dit, il n'y a pas de problème. Parce que Youssef alayhi salam il a dit, Ijjalni ala ini inni ali. Youssef, il sait il a dit, il quoi? il Il a fait sa propre... Il a fait la promotion ici de ses compétences. Par contre, comme à la mentionnée, avec vérité, ok Parce que parmi les pires personnes, comme les textes nous le prouvent dans le Coran dans le Sunna, c'est les gens qui se promouvoient avec des... des faussetés. Il met sur lui des titres qu'il n'a pas. Si je vais... Si, je, si moi je vais dire... Euh, PhD, je sais pas quoi, docteur... Euh, ok Alors que je l'ai pas. C'est pas vrai. Euh... Darastou, j'ai étudié Chez Al-Hafid, Al-Alam, Al-Imam Telle chose, grand savant de Coran, ainsi de suite, alors que Moula, vous allez penser que moi Vraiment j'ai étudié chez lui longtemps, et ainsi de suite Alors que moi je l'ai tout simplement vu, j'ai dit Salam alaikum, fadilat -shir. Ok? Il y a des gens qui sont comme ça Alors, ça c'est bibatilin, ça c'est faux Ça c'est faux, Allah Azza Il n'aime pas ça, et même lorsque C'est vrai, les ulama, ils disent ça doit rester Dans le cadre du Besoin, lorsqu'il y a une besoin, pas comme juste on est, on est assis pour rien du tout. En passant, tout le monde pour vous dire, moi je suis PhD, PhD je suis docteur, okay? pour que vous saviez, j'ai eu la meilleure note. Okay? Mais quelle est la justification derrière ça, vous comprenez Pourquoi est-ce que, est que ça doit rester dans le cadre du besoin Qui pourrait nous dire pourquoi Pourquoi est-ce que ça doit rester dans le cadre du besoin C'est une exception. Il y a un besoin, elle fait sortir. La carte, elle sort. PHD. Alim. Hafiz du Coran. S'il n'y a pas le besoin, la carte... Pourquoi Si tu as besoin de le dire, c'est comme si tu cherchais de Donc, de un, ici, c'est que ça démontre un certain quoi, un certain intérêt un peu excessif à la reconnaissance des autres. que okay, Je veux que les gens me remarquent Ça veut dire ce que les gens pensent de moi, c'est important. Très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? Un autre point. L'orgueil. OK? Donc, l'orgueil, est... ça peut te détruire. Ça peut détruire ton imam mufsada liqulubir rijal shibsi ibnu masoud qu'il a dit radi Allahu ta'ala anhu OK lorsque un jour il marchait, le du prophète wa sallam, et il des gens avec des claquettes comme ça qui marchent derrière lui alors il était en colère il s'est retourné contre eux il a dit mais pourquoi il a dit le des claquettes des mules comme ça et eh bien ça détruit les cœurs des gens. De Et là, qu'est-ce que ça fait La moindre des choses, c'est que ce que tu, comment tu te perçois toi Comment tu te perçois Tu vas, on va pas dire, tu vas pas du tout te percevoir que tu vas devenir café. On va pas dire ça. On va dire que tu vas un peu moins te percevoir comme un âbe d'Allah Azawajal. Alors qu'au sens, à, à la règle, à la base, c'est quoi Notre perception de base ça doit être quoi Je suis âbe d'Allah Azawajal, serviteur d'Allah S'anta. C'est tout. Vous comprenez Parce que si ça dépasse ça, déjà, mon adoration va en souffrir, tout ce qu'on est en train de couvrir ici. Et de deux, je vais commencer à développer une autre identité qui est reliée à la hayat ou Dunya. Ok Je suis PhD, je suis docteur, je suis, je suis, je suis. C'est bien si c'est si pour être utilisé dans le bien. Mais une fois que ça devient une valeur en tant que telle, c'est ça ce qui me définit. Parce que je suis millionnaire. Je suis millionnaire. Je me perçois comme millionnaire, je ne me perçois pas comme un عبد d'Allah subhanahu wa ta'ala. Millionnaire c'est quoi Étude, c'est quoi Renommée c'est quoi euh, Famille c'est quoi Tout ça c'est le hayat du dunya. Et tout ça ce n'est pas éternel. Ça va partir un jour dans dunya ou bien ça va partir à ma mort, vous comprenez Alors ce qui doit être au centre de mon intérêt c'est ma oboudia d'Allah azza wa ma servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'au fond, auprès d'Allah azza wa ta'ala, c'est qui qui est le plus important Parmi les gens. <imitär> le meilleur, le plus noble parmi vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est, celui qui craint Allah azza wa de le plus, celui qui a le plus de taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Atqia ou al dans le hadith du prophète sallallahu wa sallam, qui parle des gens proches d'Allah que parmi eux il y a des gens qui sont al les pieux Al-Arfiya méconnus personne qui les connaît euh, autre, un autre point que je, dont je viens de me rappeler être connu est-ce que c'est bien être connu à être au centre de l'attention des autres Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est bien? Hmm? Pas tant que ça, ok? Allez demander de nos jours, même les gens qui ne croient pas en Allah, les fameuses célébrités, les gens qui sont célèbres pour, je ne sais pas, du, du n'importe quoi. À la langue, pas tout de suite, ok, tout de suite, le premier effet que ça a, c'est qu'ils n'avaient rien du tout, ils deviennent millionnaires, ils deviennent, tout de suite, c'est cool, c'est bien. Mais à la langue, est-ce qu'ils souffrent de certaines conséquences sérieuses ou non? Hmm? de ne pas avoir... de ne pas être tranquille, de marcher quelque part où personne ne te connaît, où personne ne donne de l'importance à tes actions, de juste penser à toi-même, que tu peux, juste faire, tu peux juste te comporter de façon naturelle. Est-ce que ça, c'est bien ou c'est pas bien ça Oui, c'est bien. Taïb, est-ce que ça, c'est seulement pour les gens... Parce que, euh, non, non, ça c'est général. Même pour, pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. même pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait... L'un des ulama de Salaf des pieux ancêtres, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit Al Ulama, Ida les vrais savants, il dit. Lorsqu'ils savent, ils ont la science, ils agissent. Fa'ida Amilu Urifu. Lorsqu'ils commencent à agir, à faire les bonnes œuvres, là, ils, les gens vont commencer à les connaître. Faïder Urifu olibou. Lorsqu'ils vont être connus, les gens vont commencer à les chercher. Ils ont besoin de eux. J'aimerais te voir. Il fait quoi, le Cheikh l'Alim, Il est où aujourd'hui? Il est telle chose. Il a dit Faïder olibou harabou. Lorsqu'on voit qu'on va commencer à les chercher, prenne la fuite. Pourquoi est-ce qu'ils prennent la fuite? c'est pas ils sont paresseux ils ne veulent pas aider les autres okay? c'est parce qu'ils veulent un peu vivre une vie normale comprenez euh, ça c'est même dans ce que je sais pourquoi ce que je, dans l'exemple des ulama ici c'est même dans même dans la chose la plus noble être connu par ta science ou parce que tu es alim parce que tu es des choses il y a des gens ils sont connus Pour leur din ou pour leur ilm ou autre chose, croyez-moi, ça c'est un peu exagéré. Je ne vais pas donner des exemples précis parce qu'il y a des gens et parfois ils sont, hein, sont pas contents quand on mentionne certains pays ou certaines autres choses. Ils pensent qu'on parle du mal d'un pays ou un autre, ok? Mais dans certains pays, c'est plus, c'est plus particulier que les gens. Ils ont beaucoup cette culture-là de vénération des individus. Croyez-moi, il y a des gens, des mashayir, des douads qui appellent vers l'arzodel, qui sont connus, qui peuvent rarement aller au masjid. Ils vont pas au masjid pour faire salatul jama'a Ils ne prient pas au masjid, salat al-jama'a. Pourquoi est-ce qu'ils ne prient pas au masjid Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas prier au masjid. C'est parce que s'ils vont dans un masjid, ils ne peuvent pas sortir. Vous comprenez Ils ne peuvent pas sortir. Les gens vont les retenir pour 4 heures, 5 heures, celui qui veut prendre une photo et celui qui veut prendre une chose. Ça, ce n'est pas une vie. Ce n'est pas bon, ça. Et, pour... et ça, ça, ça, ce n'est pas l'islam, en passant. Ça, c'est un problème de l'autre côté, un problème du public. Est-ce que lors du temps de sahaba, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait le Est-ce que vous avez déjà entendu parler Sahaba, Sahaba, ils appellent l'un des... L'un des compagnons, il a appelé Fadilat Cheikh, notre cher Cheikh. Non. Même les grands Sahaba, ok Kala euh, Umar, Omar il a dit. Qala ibn Omar? lorsque c'était pour... Donner de l'importance à quelqu'un, de la valeur, ils avaient des pratiques comme la fameuse kunya chez les Arabes. La kunya de quelqu'un, Abu Fulan, c'est pas respect, on te parle pas respect, on va pas t'appeler par ton prénom, mais ça c'est pour n'importe quel adulte, on va l'appeler par ça, par sa, sa kunya, ok Les seuls exceptés, c'est lorsque quelqu'un était le calife, on l'appelle Amirul Mouminin Umar Ibn Al Khattab, parce que c'est pour l'autorité de de la position en tant que tel, parce que c'est important, c'est pas pour le prestige, vous comprenez Alors, je sais que je, suis un peu, je me suis un peu éloigné de votre, de votre question, mais c'est parce que le sujet, il est, il est là, c'est toute une culture. C'est ça le problème, c'est que ce n'est pas, pas quelque chose de concret. C'est toute une culture de nos jours, dans laquelle on vit, qui donne tellement d'importance à l'égocentrisme, Myself » et « Je suis »« T'es sûr Faire la promotion du, du soi », ok Et ça, ça prend des milliers d'illustrations dans notre vie de tous les jours, parfois c'est bon c'est justifié on ne dit pas qu'on on doit avoir aucune importance aucune présence mais c'est le juste le juste milieu se rappeler toujours que on est des ibad Allah azod wa ibadur rahman alladheena yamshuna al-ard honn le prophète sallalahu alayhi wa sallam et même dans le coran kel simple simple la, la simple michia la simple façon de marcher OK Marcher avec chouyala, avec orgueil, ça c'est yubridu Allah. Allah il n'aime pas une chose pareille. Certains ulamas disent que c'est un péché majeur. Celui qui marche comme ça, okay, que c'est quelqu'un d'important. Juste le simple fait de marcher. Pourquoi encore une fois Mu'jaboun binafsihi. se sent tellement... à l'intérieur, c'est vraiment pompé. Vous comprenez Alors que dès que l'être humain, n'importe quel être humain, il pense qu'il est vraiment important, ça veut dire qu'il ne vaut rien. Ça, c'est un principe. Un être humain, n'importe quel être humain, dès qu'il pense qu'il est vraiment important, il ne vaut vraiment rien auprès d'Allah, Azza C'est clair ou... Je sais que c'est un peu fort, ok Je sais que c'est contraire à... C'est pas ça la culture Instagram, mais c'est pas ça la culture je ne sais pas quoi. Ça, je le sais. Je le sais, ok Mais ça c'est des cultures qui sont vendues à des gens, je comprends à la limite, que c'est vendu, c'est véhiculé, c'est destiné à des gens qui n'ont pas d'aqidah, qui n'ont pas de croyance, qui n'ont pas Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'ont rien d'autre. Il faut qu'ils trouvent quelque chose pour vivre, il faut qu'ils trouvent une justification ici pour sentir qu'ils ont une certaine valeur dans la vie. Mais toi en tant que musulman, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalil dit وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِ muminin عزه الايمان سلا عزه الافه عزه القران ان الله يرفع بهذا الاقوى بهذا القران بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. وجل, personnes par le Quran dans autre hadith لا عزه ici, La noblesse de quoi la noblesse de l'humilité من, من tout celui qui est humble pour Allah Allah عز وجل il Il l'élève malgré lui. Comprenez, malgré toi, si tu es vraiment humble et que pour toi, le centre de l'univers, ce n'est pas moi, l'égocentrisme, c'est ça. L'égocentrisme, c'est le centre de l'univers, c'est moi. Il y en a plein de nos jours, vous l'avez probablement vu, des gens nakirat, des vauriens. Ce même pas des gens riches ou connus ou autre chose. On va dire quelqu'un très riche, trop connu, tellement les personnes parlaient de lui, il est, il est maintenant floué, il ne voit plus la réalité. Mais il y a des gens qui sont nakirat, des gens, monsieur, madame, tout le monde, dans, dans la rue. Personne ne lui donne de l'importance, ok Sur Internet, il va s'appeler God of je ne sais pas quoi, ok Dieu de je ne sais pas quoi ou I am God, Ta'alallahu andah, et quelqu'un n'a la il n'a pas de valeur, aucune valeur. Mais dans, encore une fois, dans cette culture, on accepte, parce qu'on dit que ben, si c'est comme ça qu'il se définit, bien, il a le droit de le faire. Pattewhid, naamhi. Non <rires> euh, euh, persévérant Non. Il <rires> y a des gens personnellement je trouve que C'est oh, ouais, mais il y a des gens qui ont besoin c'est bien ça nous permet de filtrer de savoir qui va parler, parce que moi je veux parler ça des gens religieux. Taïm, خير bien, mais si on parle ici aspect d'un aspect juste externe On va pas parler de de l'ensemble de la chance. Peut-être la personne elle avait une bonne, comme tu m'en ici une bonne intention. Il dit c'est pour filtrer les gens, pour que des gens me cassent pas la tête que si tu n'es pas compatible avec ma vision du monde, juste va parler avec quelqu'un d'autre. Je respecte cela. Mais si on part juste de la de la forme, pas du fond. Ok? Manahil Lafziah Allah Azza wa Jal Anfusakum, huwa 'A'lamu bi Ittaqa. Faut pas faire ses louanges à soi-même. Ok? Donc on peut si quelqu'un il va écrire, regardez, des trucs générales. Muslim and proud to be. Quelqu'un va écrire comme ça. OK? I believe in sunnah of Rasulullah. Je crois à la sunnah du prophète, alayhi salatu wa salam. Euh, ma voie, c'est le Qur'an. Des choses comme ça. Ça n'y a pas de problème parce qu'on t'a compris. On a compris tu es qui. OK, mais... Euh, des, voilà, des mots comme musulman pratiquant et persévérant, sauf encore une fois, si tu t'adresses à des personnes qui ne connaissent pas l'islam, quelqu'un qui n'est pas musulman, non musulman, il veut te parler, mais tu dit, mais tu sais, mais mon collègue au travail fait des choses, je vais dire, regarde, moi je suis un musulman pratiquant, ça veut dire, je pratique, je connais ma religion prends-moi au sérieux, ça c'est une autre chose, ok, mais moi personnellement, j'éviterais d'écrire de telles choses okay? parce qu'Allah Azzawajal, il dit c'est Allah Azzawajal qui sait c'est qui, vraiment, qui est quoi, même les grands ulama regardez les grands ulama les, seuls, les sahabas que le prophète sallallahu wa, garantit le paradis et malgré cela, quoi ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala ils avaient peur de leur sort le jour où ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala comprenez et on a dit à Imam Malik on lui a dit euh, c'est quand c'est quand, quand le c'est quand le amn c'est quand la sécurisation le, ça veut dire c'est quoi le moment dans lequel tu vas dire fini c'est garanti we're, we're good alors il a dit lorsque je mets le premier pied au paradis Vous comprenez parce que là c'est certain que tu mets le premier pied qu'il n'y a, a plus de revenir en arrière mais avant ça non c'est pour ça encore une fois Comme j'ai dit, si vous avez des questions plus, okay, plus, précieux, euh, plus précises sur ce sujet-là, je sais que c'est un sujet qui est large. C'est pour ça que j'ai de la difficulté juste comme ça, de façon spontanée, à, à le cerner. Parce que c'est une culture, ce n'est pas juste des pratiques de nos jours. C'est toute une culture. Et je sais que la culture est tellement, tellement prédominante. Voilà. d'autres questions Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce qu'on a couvert aujourd'hui Je voulais qu'on couvre la deuxième station, mais on va laisser à une autre fois, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a couvert aujourd'hui, reliées de façon directe ou indirecte Pas de questions Allaahu ta'ala, a'la wa'a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka anabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi adma'in wa akhiru anil anilhamdulillahi rabbil alam.